Bonjour à tous et bienvenue dans la 167e des émissions. Wouh et oui, il y a 10 jours on a fêté les 6 ans et oui. maintenant on part dans la 7e ah année ouais, de la désémission. Ah le ouais. temps passe vite. C'est incroyable et comme vous savez, Putain. quand il y a les... à chaque anniversaire de la désémission, il y a une nouvelle règle qui est instaurée. Donc cette nouvelle règle vous la découvrirez pendant l'émission cette nouvelle Ouh. règle pendant la désémission. À chaque bonne réponse, on enlever un habit. <rire> C'est la règle coquille Comme candidat et candidate Aujourd'hui nous avons Celle qui tous les week-ends part de Paris jusqu'à Caen Pour s'entraîner au rugby Puis va à Brest ou à la roche sur Pour y jouer un match avant de rentrer à Paris dimanche soir Et après on nous a encore douté des conséquences Des commotions cérébrales dans le rugby C'est Alix, bonsoir Alix Alors là on est du février, tu vas où ce week-end Oh merde euh... savoir. Non Ville. en Marche Non, je suis à la ah, sur, sur yon le 24 ouais, euh, à, Nantes. à Nantes Mais en mars en mars On a aussi celui qui a gagné un jeu de société Toi, il a été lors de sa première participation Et pourtant il continue de venir participer à la désémission C'est Thierry, salut Thierry Bonsoir, voilà. Bonsoir Thierry. La pêche Thierry, comme on l'appelle, le titi Ouais, c'est pire bien. parisien bien sûr. Ça se passe bien à tu 15 15e Bien. Tu 15e, bien sûr, on est là. Et bien rive gauche, RG. Oui. le oui, RG, RG. Alors, il faut savoir que si le rugby français était une fourmilière, il serait la Doc Martin, pointure 45, il la kick quotidiennement avec essence. Série 1, voilà. Oh là là là. Voilà, qui a trop de nouvelle 4 de couverture l'a kick avec les armes. J'ai encore tétanisé par cette corruption, <rire> donc je sais pas quoi dire. La question que tout le monde se pose, est-ce que depuis le 20 janvier, tu es devenu le Joker Tout à fait. <rire> C'est terrible à voir. Je vais un CDI d'opérateur de, de ligne de production chez le Joker, le groupe de jus d'orange. <rire> oh putain. <rire> voilà. Ça se coupe, c'est beau les choses, ouais. ça se coupe, ça se coupe ouais, pas Faut euh... pas étonner qu'il se radicalise aussi là, Si t'es vraiment un joker, je pense que je te trancherai la gorge à cet instant précis <rire> C'est ce ce lui qui a tout pour être considéré comme un élégant dandy Et pourtant son destin est de se faire insulter de Bobo par le moindre campagnard qu'il croise Moi le premier, Sébastien, bonjour Bastien Bonjour, bonjour. Ça va, le Bobo voilà va Alors, on est bien dans cette petite vide bobo On ouais, est bien, on mange du sushi On mange du oh. vélo ouais. C'est bien, vous avez 20 bio J'aime pas, pas, pas les sushis, j'ai pas fait de vélo depuis l'éternité, mais... C'est vrai ah. mais tu... Bah, à quoi elles servent les plastiques-là normalement, là. là, je reviens du ski, j'espère que je me suis rien cassé. Ah, déjà, tu vas au ski. Mais, ah, bon, j'ai dans le massif central, j'ai pas dans les Alpes. Ah oui. C'est beau, ça Oui, Super Lioran, je représente. Tu te mélanges un peu au pauvre et tout Mais j'ai toujours été au j'ai toujours toute ma vie, j'ai été au Super Lioran. Euh, oui, mais sur l'île de Léron, pas l'île de oui, Tu vois je, Moi je suis, un, je mais suis populaire pas en vrai Moi accompagnant l'île de Léron et l'île de, de c'est la même chose Quand t'as Après... pas tué tu pars à Chalon-sur-Saône en vacances Au vrai. camping municipal C'est là, là, là que j'ai passé mes plus belles années C'est triste J'envoie ça à Gunther euh, <rire> Mon amour d'été 2004 Qui venait tout droit d'Allemagne Le cadeau Ah, ah. oui. Alors le cadeau, ah, le, ça, le oh, cadeau incroyable. Je remercie Aurélien. Un déguisement indestructible. Merci Aurélien, Je Aurélien <rire> euh, qui nous a ramené ce cadeau tout droit de droite Belgique. Ça va faire du bordel. Quand ils nous ont envoient... envoient... pas les terroristes, C'est un gros. magnifique maillot ah, Jupiler. Wow. Ah, ah, red Inside c'est un peu couleur de la Belgique hein, mais bon on rappelle que bien. on est le 20 février mais les belges ne sont toujours pas champions du monde. Toujours, là, là, là, là, là, <rire> euh, donc ce cadeau magnifique à gagner hein, vraiment remercie Aurélien j'étais pas reversé Aurélien je vous sens un peu euh, Merci Tata je monte déteste Aurélien. <rire> Lerrick du Jour a cinq manches au début après on a la suite à la fin de la suite il y a un ou une éliminé et puis le milieu il a presque fait en termes de laquelle il y a un ou une oui. éliminé et euh, Final. la finale exactement. Chers auditeurs pour rappel vous pouvez toujours participer en allant sur le site ou l'application <rire> ça va les trucs là, pour euh, répondre aux tumultes <rire> en même temps qu'elle est candidat maintenant je vous souhaite une bonne oui. soirée <rire> <Pardon>. <rire> Thierry, <rire> Thierry euh... on est pas sur Facebook ici <rire> on passe au début Le début c'est trois questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points Pour répondre ouais. vous dites votre prénom, vous attendez votre que prénom. vous donnez la parole Pas le droit de répondre deux fois de suite 2 fois de suite oh, C'est un... Ah, un gimmick dis pas à Ah oui mais c'est une secte en fait oui. mais regarde, Vous pouvez retrouver sur les plateformes Pétrolière <rire> <rire> Terrifiant, Terrifiant. <rire> Première question pour 5 points Quelle personnalité a reçu un BAFTA d'honneur en 2013 Quelle personnalité a reçu un BAFTA d'honneur en 2013 C'est quoi un BAFTA BAFTA ouais, c'est le diplôme qu'on donne pour euh, les animateurs de c'est BAFTA d'honneur. C'est déjà César du Royaume. Je c'est Polanski <rire> <rire> <rires> oh. <rire> <rire> c'est possible <rire> C'est possible. Un BAFTA donné en, 2000, en 2013 en 2013, oui. Donc un, un anglais Ouais. télévision. Bastien Alors moi je propose qu'on part sur un anglais. Bastien. Michael Ken Et non. Voilà. Thierry non, non, il a fait l'amour depuis très longtemps d'ailleurs Michael qui plus <rire> <rire> <rire> Rewan a... vraiment Et, chaque... il est ouf <rire> atome de Rewan a envie de partir de cette pièce <rire> c'est magnifique il est... Il est par la fenêtre c'est si pas <rire> <rire> n'importe quel moyen quelqu'un a son prénom ou pas ouais, Thierry, Thierry. Euh, Atkinson non <rire> Alex <rire> je <rigole, ça> <rire> suis pas courrier, cool. Mr Bean qui est un BAFTA pourquoi pas Alex Benedict Cumberbatch non Non, parce que c'est des vieux, généralement. Pour 4 points, cette récompense cinématographique lui est, lui ayant été donnée pour son rôle aux côtés de Daniel Craig. Une personnalité qui a reçu un BAFTA d'honneur en 2013, cette récompense cinématographique lui aurait été donnée pour son rôle aux côtés de Daniel Craig. Rewan. Rewan. Judy Dench. Ah, bien joué. Non, non c'est pas ça du tout. Sérieux Non. T as genre trois lettres en commun. Terry, je <rire> Sean Connery, je crois qu'il était mort non, il était pas encore mort. Comment il c'est est mort, est est mort non, je crois que c'est un truc de théâtre en fait. Non, Daniel Craig je pense que c'est celui qui jouait Q le vieux avant qu'il soit euh, jeune. <rire> je pour pourrais... fois non, Je suis Q, je pense pas qu'il soit dans les Daniel Craig à part Ben Whishaw là qui est un jeune. Oh, tu passes euh... la fuite. prends les ouais, prends tous les infos, tu peux tomber là. Tu vas pas péter entre là. Euh, quelle personnalité a reçu un BAFTA d'honneur en 2013 Cette récompense cinématographique lui ayant ah. été donnée Pour son rôle aux non. côtés de Daniel Craig Pour 3 points Qui jouait le rôle de James Bond Donc Daniel Craig Rôle vrai. que cette personne qui a reçu Le BAFTA a oui. interprété dans une courte vidéo Qui a été vue le 27 juillet 2012 Lors de la cérémonie d'ouverture des Rewan, Rewan. Ah, Rewan. Euh, La reine d'Angleterre Qui s'appelle elizabeth II Bravo oh. Par ah. 3 points pour Rewan On peut développer là et tout à fait elle dans le le BAFTA pour ça. Elle a eu un BAFTA. Je dis que c'était mieux qui était récompensé avec oui. la monarchie hein. Euh, César déjà c'est pourri mais BAFTA c'est pire. <rire> en effet, dans la cérémonie d'ouverture des JO de Londres, elle a joué un rôle aux côté de Daniel Craig où elle a eu une réplique qui était de dire "Good evening Mr Bond". Et ensuite euh Donc, Daniel Craig l'emmenait dans un hélicoptère et elle a sauté en parachute au-dessus <rire> du stade alors spoiler alerte c'était pas elle ah. mais elle a déployé donc ça doublure Daniel Craig non plus je pense mais... ah bon <rire> je suis pas sûr moi bon, j'aurais bien vu le... ouais, c'est pas, un Tom, peu précis, pas Tom Cruise donc, ouais, ouais. Faut être un ouais, peu. il a fait certaines de ses cascades lui-même ouais, ouais, ouais mais il a atterrivé bon, un stade en plein direct moi j'ai envie de croire en lui j'ai envie de croire écoute pour moi c'est oui Rabavta avec donc un parachute aux couleurs de l'Union Jack pays dont elle Elle est reine depuis 1952 C'est Elisabeth II Ça fait donc 3 points pour want Qui est inarrêtable en ce moment sur le début C'est incroyable mmh. Deuxième question pour 5 points Quelle chanson composée à Saint-Georges-Motel Dans le département de l'heure Au sein de la propriété de l'interprète de cette chanson J'ai pas compris la deuxième partie de la phrase Quelle chanson composée à Saint-Georges-Motel Dans le département de l'heure Au sein de la propriété de l'interprète de cette chanson Thierry, le noir est cher Non Bah tu dans l'heure. Il faut donner la chanson oui. ou euh... oui. Oui. Donc pas la chanson. Donc la chanson c'est pas le loir et cher. Mais si c'est un titre de chanson C'est un petit de, de, de la chanson de... Ah, ah, dans le l'heure alors qu'il est dans l'heure. Pas... Ah, euh... tout... comment elle s'appelle la chanson chasseur. sur les oiseaux sauvages là chasseur. Oui, ah, oui. Dans chasseur il y a heure. Peut-être que Quelle chanson composée à Saint-Georges Motel dans le département de l'Eure au sein de la propriété de l'interprète de, de, de cette chanson pour 4 points Est né du fait que le synthétiseur du clavieriste de cet interprète a souffert de la chaleur suite à un long voyage, ce qui lui faisait faire un son proche de celui d'une cornemuse. Riwan, oui. les lacs du Connemara. Ça fait qu'il favoriwan. Ah, ah, ah. Il est fort, il est fort chaque fois je le sais mais j'ai déjà dit l'idée étant à la, de la base de faire une chanson sur l'Ecosse mais comme Michel Sardou n'y est jamais allé il a préféré faire une chanson, une chanson sur une région de l'Irlande où il n'était pas allé non plus mais dont il avait un, un prospectus ce qui lui a suffi à écrire cette ce qui deviendra ce qui deviendra un tube en 1981 la pire chanson de tous les temps Paulien. je pense que c'est la pire chanson de tous les temps Bah, le pire c'est vraiment quand tu fais une visite guidée dans le lac du Connemara et qu'on te passe la chanson mmh, C'est-à-dire ah, f... le French, le French Ça n'existe pas ça non Ah si si Moi je suis allé au Connart j'ai vu la région des lacs, personne n'a fait ça bah, Moi j'ai fait un tourbus euh... Ah, ah mais... putain lui il fait des tourbus aussi, Non mais pareil avec un chauffeur là qui conduisait comme un fou, oui. c'est oui. le même ouais. oui, oui. <rire> Il nous a dit il mais... y a des moutons qui volent quand il y a trop de vent c'est ça, oui, mais ça. <rire> Bah c'est une marra quoi Bah, ensemble. Mais on mais gros, il n'a pas dit euh... Michel Sadou euh, euh, en fait. ouais, il, il a passé l'envie C'est rien Ca fait donc 4 points pour Iwan 7 points en tout et 0 Pour oh alix oh Terry et oh, Bastien de, Troisième et dernière question Du début Quel personnage fictif a été utilisé par l'émission Les Guignottes de l'Info pour parodier Le Premier Ministre Lionel Jospin Un personnage fictif qui a été utilisé pour les, par l'émission Les Guignottes de l'Info pour parodier Le Premier Ministre Lionel Jospin C'était pas Choume. Euh, <rire> Lors Pour 4 points. Ce personnage fictif vivant à Miniville au pays des Alix. Alix. Ah. Ah. Mickey bah, Bastien. Bastien Oui oui. Et ça fait 4 oh, points putain. pour Bastien. Thierry. Oui. Ah oui oui, oh, oui. Oh, bon, bon. oui vas-y, oui oui, avec ton beau taxi <rire> en effet, dans pays des joueurs. Oui, vas-y, oui oui, <rire> avec ton, <rire> ton beau taxi. <rire> On retrouve son reportage tout de suite sur le terrain, la mini-ville. <rire> mini-ville était devenu le terreau de la délinquance. Uberisation de mini-ville maintenant, avec beaucoup de chauffeurs qui tentent de se lancer dans le, le secteur du taxi. Donc, qui vient en anglais, oui oui, ça se dit nodi, qui vient d'expression to nod the head, qui signifie hocher la tête, tout simplement. Ce personnage de dessin animé portant toujours un bonnet bleu surmonté d'un grelot et qui est chauffeur de taxi, alors qu'il a... Devant. <rire> Ça fait tant qu'à la fin du début, 7 points pour Rewan, 4 points pour Bastien, 0 pour Alix et Terry. Oh Est-ce qu'on peut citer d'ailleurs nuage de spin la guignole et dire « pays de merde » Bon, on passe à la suite. La suite, c'est 3 listes il faut trouver les réponses, sauf la plus évidente. Un point par réponse trouvé, un ou une éliminée à la fin de la manche. Bon, allez, on s'accroche <rire> Si vous attrapez le Mickey, vous avez gagné une manche de plus <rire> Pour la première ligne, <rire> vous demande de me demandez de citer une compagnie d'assurance auto oh, en France. <rire> ah, bien ah, sur ah, Et bien, il y celle-là. une compagnie d'assurance auto en France sauf, c'est le compréviens bien entendu, c'est la Meuf. Rimone, comme tu as su qui a marqué le plus de points dans la première manche Comment ça commence Si tu as marqué le plus de points dans la première manche, qu'est-ce que je te dis Auto Oui. Moto. En plus tu pas le permis. Auto c'est pas ah. pareil que les autres assurances. Bah c'est oui, pas les compagnies d'assurance. Tu qu verrais qu'ils font auto, que auto, tu verrais les... qu'ils font pas que auto. En général, tu prends une grande compagnie d'assurance. MMA. Bonne réponse, ton sport préféré je crois. Oui, d'ailleurs euh, samedi prochain dimanche prochain, Cyril Gano contre Sene Galou On est le 10 février. février. février. C'était pas il y a 10 jours ah, plutôt. Bah bravo Cyril, tu gères. <rire> Vas-y, un... redis maintenant bravo euh, Cyril, tu perdu vie, Bravo France, vu le Cameroun. <rire> Et bravo pour la Coupe d'Afrique des Nations d'ailleurs, au Cameroun, euh, euh, ce sera cette année. Oui, si, ils sont qualifiés mais c'était laborieux. fini. Ah bon mais, moi je prends un risque aussi. Ça fait un point pour un point pour Riman, bravo MMA. 0 3 0 blabla. MMA. Euh Sébastien, tu le deuxième à répondre, parce que tu as deuxième aveu marqué la, la Maïf c'est une bonne réponse. Alix Terry le premier qui dit Terry. Ouais, non. Alex Non c'est Tariq qui a le garçon ah merde j'ai pas capé Direct assurance du, du, du, du, du, du. Bonne réponse Putain on est vraiment matrixé Bonne réponse alix Alliance C'est une bonne réponse ah, C'est oui, vrai Rewan La matmute elle assure Ça, une bonne... Ah bah c'est la matmute Elle assure la matmute elle s'arrête pas C'est le travail Ça va Il ouais, tu sais, y a un bon début. début, début. début. En enfin, plus, ça se rend dans un univers qui m'est totalement inconnue. Enfin, je vis sans assurance depuis 10 ans. C'est <rire> <rire> interdit. Sans filet. Bastien Comment elle s'appelait, tu sais, la... Avec la musique de Rostropovic, là <rire> ah, oh, le gars. ah non, c'était une banque. Heureusement, c'est Mandarigouine et pas moi. <rire> mais si, tu sais, la même musique que dans... Mais oui, oui. Que as... André Rigueux, là. Ouais. <rire> non, <en fait, rire> c'est pas le CIC, c'est... Je sais pas, il faut que je te le dise. Le <rire> ah oui, ça te revient. La musique dans les sweatshirts. Euh... Oui, oui, non, mais je vois, oui. On a compris que de la culture, maintenant tu peux passer une réponse ou pas C'était musique d'assurance. C'était une musique d'assurance. <rire> euh, le... mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. à tes émissions maintenant parce que c'est un de grâce <rire> <rire> sans toutes les euh... compétitions et bah écoute on se retrouve sur les plateformes d'assurance euh... <rire> <L> bah, <rire> bah je vais dire mais du coup sans trop y croire mais la MGEN non la MGEN ah, un truc ne fait pas d'assurance étudi auto étudiant euh, non mais c'est une mutuelle mais je sais pas si euh, Alice c'est moi mmh. c'est pas Thierry d'abord si Thierry c'est <rire> ça AXA oh non, ah non putain pourquoi j'ai pas répondu oh <rire> non Alix Alix ah, Putain je voulais dire Axa C'est que des A C'est marrant ça Ah c'est fou oui est-ce qu'ils ont trouvé ça ah, Assurance ah, Incroyable Deux réponses sur 6 avec A C'était la mode C'est une mauvaise réponse oh, oui. Rewind Europecar Thomas Beauclair Europecar c'est une mauvaise réponse C'est une société de location de voitures pareil <rire> Très bien Revan te donné dans la liste à droite. Thierry, non mais Thierry, tu es donné dans la liste à droite, réponse ah, ça, prévince, non, ce non, mais... Thierry. Thierry. Liste, droit, droit, réponse. Hey, thier. Ah Thierry. Mais c'est Thierry. Mais parce que tu dit tout à l'heure mais du coup, il me reste la Maif ou la Massif et c'est toi tu as dit la Massif tout ça... à l'heure, moi j'ai la Maif. La Maif il dit c'est celle Ghan. qui a été dite. Oui. Ça existe encore Gan. Gan existe la encore. JMF. Non. Ah mais oui, assurance, sur l'assurance rugby. Qu'est-ce que tu veux On avait aussi alors la CNP tu cherchais. ne fait pas d'assurance auto la CNP c'était la NPT c'est vrai. On avait aussi ah, le bois AG2 à la mondiale. Oh non. On avait à Madison. C'était une mais, je te dire que j'ai dit Europe Car et j'ai pas pensé à AG2. Ah, ouais, as... <rire> c'est une thématique cyclisme en fait. À Sud 2000 avec Denis Breneur qui oh, fait la pub à Sur People, à Sur <rires> Métier de fils de François, soit le cycliste soit le bateau. <rire> ouais, justement, on avait ça, banque ça, populaire. Bon. Voilà, ouais. On avait toutes les banques, à la banque populaire, les, les banques d'épargne, bon euh... c'est Carrefour pourquoi il y a pas c'était la assurance. Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Fortunéo, Gann, Generali, avec la pub de Zidane notamment, mmh. l'Olivier Assurance, la Banque Postale, Léo Care, ou encore, si on devait en dire, Mutuel de Poitiers, Ornicar, Société Générale, Swiss Life également. Oh. voilà Ça fait donc à la fin de la première liste. 9 points pour Iwan, 5 points pour Bastien, 2 points pour Terry, 1 point pour Alix. Oh, Deuxième même. liste. On va se marrer sur celle-là. Je vous demande de citer un insecte dont le nom est présent. Dans le dictionnaire Larousse Sauf la mouche Rewan Tu vas te moucher justement Ou t'as tes mains autour de ton prêt. nez là Tu prie prêt, là. Hey, qui On fait dirait qu'il qu a entendu dans, dans l'insecte il, il y a 10 minutes puis ah, fait, il va, il va... Attends, comment il s'appelle cet insecte <rire> On, sait On sait ce qu'il va dire mais il prenait sur lui parce que c'est sa phobie Bah la fourmi La fourmi c'est une bonne réponse Bastien mm -hmm. Le moucheron Le mouchon, eh ben c'est une bonne réponse, c'est pas le bébé de la mouche. Mouchon. Il faut le savoir. Bah oui. Terry coccinelle. Coxinel, c'est une bonne réponse et c'est trop mignon. Voilà. Il fera beau ouais. demain. Alex. Un <rire> moustique. Bonne réponse. Ouais. Riwen. Euh, la blatte. <rire> <rire> Alors la blatte. Et mortive mère. <rire> <rire> La blatte c'est une bonne réponse. Bastien, le mille-pattes. Le mille-pattes. Putain, je me fais un baiser encore, je sens que ça va. Eh, il n'est pas dans la rue, c'est méchant. La de... pas le nom, définition d'un euh... insecte a priori euh... C'est une bonne réponse. Ah, il faut savoir qu'il est jusqu'à 375 paires de pattes, Et pas 1000. 375 paires ouais, de pattes. Paires. On n'est pas loin quand même du coup. Ouais, on est on est sur du euh, du 750. Terry, le scarabée. Le scarabée, c'est une bonne réponse. Petit scarabée. Alix. L'araignée. L'araignée... C'est pas un insecte. Je vais te dire exactement la définition de, du dictionnaire pour l'araignée. Ah, c'est un arachnide. C'est un insecte <rire> non. Non, ouais, mais mais pas pas. non, Non, non, non. Patte, velu, c'est vrai que ça se défend. Oh bon, mais... non Ça ne oh, pas partie des insectes, l'araignée. Oh zut Aller, oh, Owen La sauterelle. La sauterelle, <rire> <rire> c'est une bonne réponse. <rire> la sauterelle. <rire> oh, Bastien. Le cafard Le cafard n'est n'est pas Le plus us... eh, c'est le plus usuel des noms communs de la blatte. Ah oui, mais alors c'est pas la même chose, c'est le nom le plus usuel donc c'est lui qui avait tort. Bah oui. Alors petite histoire, j'ai pas grandi en Afghanistan mais j'ai grandi à Paris <rire> et les blattes et les cafards, je sais ce que c'est. Il y en avait plein dans mon appartement <rire> quand j'étais petit. Donc du coup, c'est la même chose. Donc moi je suis éliminé là. C'est certain en train de me dire. Je suis sorti de la liste, ça n'a rien à voir. Terry la libellule la libellule oh. c'est une bonne réponse insecte c'est ça c'est très beau grevon le scolopendre le scol... non mais voilà il fait des trucs après ouais, le prendre en il... fait c'est le nom euh, c'est du ver de terre on va dire ver de terre le ver colopendre c'est pourquoi tu as besoin de chercher tu sais ce que c'est le scolopendre, scolopendre. j'en ai eu un chez moi je sais très bien <rire> ce que c'est <rire> volontairement cette fois pas comme les bonnes réponses C'est quoi C'est un grand myriapode Et oui, franchement si ça. de ma vie j'en vois plus jamais Je serais très heureux Venimeux d'ailleurs Je sais pas que c'est venimeux ce que l'on parle Terry ah, Il est les insectes là Il se met euh, dans, dans la peau du personnage L'abeille <rire> c'est une abeille qui t'a fait Non c'était pas une abeille Mais justement je sais pas si c'est un insecte ce que j'ai imité Bonne réponse l'abeille Rewan La guêpe les guêpes c'est une bonne réponse Big up à l'orace Le frelon <rire> <rire> Le frelon c'est une bonne réponse Le cousin <rire> Ouais Ah ouais le cousin Le cousin C'est pas le vrai nom J'ai un peu peur de Ouais cousin c'est un moustique C'est une mauvaise réponse Théry t'es terminé dans la liste T'as le droit à 3 réponses T'as le droit à 3 réponses Le puceron C'est une bonne réponse Parce que je sais pas si c'est une puce ou pas euh, La punaise Donc je sais pas si c'est un cafard réponse. ou pas et euh, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. est que l'arbousier Ah Alors l'arbousier, je t'avoue que je l'ai pas dans ma liste, on va regarder peut-être un arbre si <rire> <rire> C'est pas un scarabée le, un arbousier Le bousier, le ouais. truc qui pousse les bousses ah, là. Scarabée ah, Bousset au corps. C'est le bousset tout court. Ah, bah, plus. Arbousier, c'est un arbre forestier à l'écorce rouge et au mmh. feu persistante dont le fruit est l'arbouse. Est-ce mais... qu'il y avait le coléoptère Patrice l'arbouse. Alors le coléoptère c'est une catégorie. Est-ce qu'il y avait le Didier bourdon Le bourdon était là, en effet, le, le bousier cloporte. était là Le cloporte n'y mais... était pas, il y avait la cigale Il ah, n'y avait pas le cloporte, putain non. la cigale j'hésite à dire quand tu l'as dit fourmi mais... La nymphe, la luciole euh... Oh non Et par exemple si on disait fourmi volante ça comptait pas Non je t'aurais dit non le cliquet, Bah oui mais c'est fourmi qui vole donc c'est pas une fourmi fourmi fonds, non, La reine des fourmis elle vole Ah pourtant c'est une fourmi oh. Une fourmi volante c'est souvent une reine des fourmis que t'es en train de voir féconder Parce qu'il faut savoir que les fourmis... Je ne fais compte pas volante fourmis hollandes au moins dix ans. Okay. Euh, merci okay, de ne euh, pas le bercer. J'ai appris là-dedans, la reine des fourmis, elle vole, et les mecs, voilà. ils arrivent à pleine vitesse, alors qu'ils ne volent pas, les mecs. <rire> j'ai un skit j'ai bigard alors qu'ils ne veulent pas alors, les, mecs. Hey, les mecs les mecs ils ne pas Mais alors la gonzesse se rappelle jusqu'au ras comme ça et là le mec est POUF et après admettons admettons le mec est le mec tu vois à le, le sens du timing les bouliches à comme ça et clac en arrière et le mec il meurt derrière il meurt il, sa dernière ah vie vi... a été... ça aurait été clac la violence de l'impact Tu fais vraiment très bien. <rire> J'ai l'impression que tu as vu des spectacles de Bigard. Ouais. T'es fan de Bigard, on peut dire. Euh, donc, du coup, il restait le criquet à la demoiselle, criquet. parce qu'on était dans, la, dans la, le romantisme. Ou encore le bitacus, ou mm -hmm. la cicadelle, comme par exemple la cicadelle d'Arras ou de Besançon, oui, oui. pour ceux qui connaissent. Ah, ah oui, ça. Ça fait donc... Et alors pour Ivan 9 points pour Terry, 7 points pour Bastien et oh. 2 points pour Alix. Ah, Déjà, il y avait celui comment il s'appelle ah, euh, l'insecte qu'on voit qui bouge tu sais sur le, sur la, la surface de l'eau putain, Ah, il y avait Antonsi. Jésus. Comme par exemple <rire> pas <papillier. rire> oh, Mais en plus Jésus, oui. Plus, il ah, il y a les poissons ah, d'argent. Ah, le temps, le temps Alors vous dites comment le temps L'instant. Euh, c'est moi je dis le taouin Le taouin ah non le taouin Un taouin taouin. Taouin. Le taouin. Le taouin Et tu dis un faouin. Un faouin Un aussi. taouin Je suis toujours dit le taouin moi taouin Je tape le taouin, taouin d'accord que c'est l'accent brésilien que tu fais euh, <rire> euh, Bref la troisième liste donc c'est Je vous demande de citer un pays dont au moins une ville est jumelée avec une ville en France Sauf l'Allemagne qui a 2317 communes jumelles avec une commune en France. <coughs> Rewan, tu commences. Les états unis d'Amérique. Les Etats-Unis d'Amérique, 146. Bonne réponse. Bastien La Belgique. La Belgique, 335. C'est une bonne réponse. Thierry Le Japon. Le Japon, 26. Oh. C'est tout. <rire> Merde. Alex Italie. Italie, 1002. Ouais, avec Chartres. <rire> J'ai oublié la ville On salue les gens qui nous écoutent à Charles Vous n'hésitez pas à nous dire quelle ville du coup Parce qu'il est terrifié <rire> Déjà il y a Rome Puisque Paris n'est jumelé qu'avec Rome Parce que seul Rome mérite Paris et seul Paris mérite Rome Oh là là c'est romantique Alors, ah, meurt, en Le coup. boulard d'Annie Dengou Ça revient pas Réwan Bah l'Espagne L'Espagne c'est osé ça comme réponse Non mmh. Non, 598, t'as raison de pas douter quand je te mets en Notamment Osasuna, qui est euh, oui. relié avec euh, bon Sochaux. C'est ah. eh, vrai Non. <rire> oui, c'est vrai. C'est une belle histoire. Terry, non Bastien, pardon. Portugal. Le Portugal, par exemple, un exemple Non. 190 <rire> villes, c'est une bonne réponse. Terry. Mm. Oh, je sais pas si on l'a dit, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. 1094 villes, bonne réponse. Alix. irlande 163 villes C'est une bonne réponse Rewen Le Canada Le Canada 61 villes Bastien La Suisse La Suisse 108 villes Thierry Allez la Tchéquie la Tchéquie 69 <rire> C'est un pays On dit on la marche. République Tchèque ouais, ouais. Alors la Tchéquie est acceptée Pour euh, dire la République Tchèque Ah si Ah si Il y a d'autres euh, cas nom, comme ça alix Je crois que c'est son vrai nom enfin, non, en Tchèque Mais on, on en dit vrai. ça Et c'est nous qui avons Transformé ça en République tchèque alix à pologne la pologne 292 villes mais en fait voilà, tous les, les pays ont une ville ça peut durer très longtemps non bah, on verra ouais, l'autriche l'autriche 37 villes bonne réponse donc là c'est mon mot je me fais baiser voilà. pays, <rire> pas, euh, ben, je veux dire la lettonie et eh la lettonie 10 ville ouais, <rire> dont dont don, la ville de hautgré qui, euh, qui est qui qui est vide jumelle avec jouer les tours Voilà. J'ai wow. fait un voyage ah, à Augré <rire> Parce que mon lycée était donc euh... T'as allé à Augré en ouais. Lettonie. Ouais, en Lettonie Très bien, c'était Parce... comment C'était bien, c'était euh... soviétique on va dire. Ah, ah oui, oui. Mmh. Augré Augré de ton bon vouloir <rire> Exactement <rire> <rire> pas à La, La, <rire> Roumanie. La Roumanie La Roumanie 244 villes mmh. Alex Australie <rire> Australie non, civile oh. J'ai un peu osé Rewan <rire> La Grèce la Grèce, 45 villes, c'est une bonne réponse Bastien euh... donc, tu mets du Les Pays-Bas pays. ah. Les Pays-Bas, 37 villes Théry ouais, Le Danemark Le Danemark, on est sur 14 villes Ça descend hein ah oui. Alix La Suède 15 villes Norvège Norvège, 4 villes Il n'y en plus pour moi <rire> Ouf. Bastien Ouf. On sent moins euh, Ouais ouais euh, quelques... ouais la Finlande à la Finlande Cinq villes. Bonne réponse. Terry Croatie. La Croatie 17 villes. Alix Russie. La Russie 36 villes. Bonne réponse. Non pas 30 6 villes. <rire> La Chine. <rire> 27 ville Bonne réponse. Bastien. La Corée du Sud. Une ville. Oh oh. Et je la connais pas. Le Clutch. <rire> Stephen Curry <rire> from <rire> downtown. Là. Oh là là. Stéphane Coriandre. Ah, Stéphane Coriandre. <rire> Théry. Le Brésil. Le Brésil. Avec euh, le Tarouin. <rire> tarouin. Tarouin. 15 villes. Bonne réponse. Alix argentine Oh, toi tu as vécu un petit moment avec cet accent là, j'ai cru que c'était vraiment une, une ville, qu'est-ce qu'il -ce oui <rire> Justement c'est pour ça que c'était ridicule, Argentina, <rire> putain l'Argentine, j'ai oh, vu encore. que Buenos Aires a toute <rire> ma vie moi oh. C'est une réponse, une seule ville par contre, toi aussi clutch, hein. attention, Rioen La Colombie La Colombie, ça commence à prendre des petits risques, la Colombie 5 villes Bonne réponse. Que des villes communistes, j'imagine. <rire> La Courneuve. <d> <rire> oui. <rire> Bastia. Euh, L'Inde. Une ville, l'Inde. Ouais, mais je suis ah, voilà. sur des trucs à une ville. Moi, On est là, sur une moyenne vois, de une ville pour un milliard d'habitants en Inde. Ouais, <rire> mais je les connais par cœur, donc je les évacue au fur et à mesure. On important. dit chérie, non Alors c'est Carcassonne Mais en Inde Avec la ville de Gézalmer Au nord-ouest de l'Inde Qui est décrite comme la Carcassonne des sables Il y a une histoire Tu vois on apprend des choses intéressantes Il y a une en Guadeloupe avec Pondichéry Pour information aussi Ah oui donc en fait ton truc est pas du tout à jour non Le Chili Le Chili 5 villes Alix New Zealand Nouvelle Zélande 2 villes Bah Maroc Maroc 22 villes Bonne réponse Bastien. Sénégal. Le Sénégal. 28 villes, bonne réponse. Moi, je ne vose pas ouais. les le pays d'Afrique. Ils n'ont pas un super bon souvenir tous. Hein. Et en parlant de ça, Haïti. Une ah ville. Oui. Le Pérou. Le Pérou. cette ville tout de même. Le Mali. Vous êtes fort parce que vous avez pas encore dit les pays déjà dit. 44. Pas de réponse. Ouais, J'ai un gros doute. Mais... Bastien. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, 10. villes jumelée, bonne réponse. Bonne réponse. Terry Les États-Unis du Wait for it Mexique The Wait for it Le Mexique donc tout simplement dans sa forme courte ça nuit, déjà... ville On s'appelle dit Mexique Non Alex Le Congo Une ville Congo. Alors quelle ville au Congo Pontu Congo <rire> Reims qui est jumelé avec Brazzaville Rival euh, l'Islande L'Islande une ville Vous connaissez le nord de la France ou pas graline <rire> Graveline Graveline avec, avec... Fasquur Diosquur Bastien bah, La Tunisie La Tunisie 21 villes terry Le Bénin Le Bénin 14 villes Alix Algérie L'Algérie 16 villes riwan C'est à l'usure que vous aurez Le Rwanda La Rwanda 2 villes Bastien la Lituanie Et eh bah oui 4 villes terry Le Liban Le Liban. Ah, facile. Les 6 Singapour. C'est une mauvaise réponse. Mm. Rewan. La Bulle. Gary. Bonne réponse, 14 villes. Bastien. Estonie. C'est une bonne réponse, 5 villes. Terry. Slovaquie. Slovaquie, 20 villes, bonne réponse. Mm. Tain, vous êtes forts, hein Putain. Rewan. La Hongrie. Rewan. <rire> 80 villes, bonne réponse Luc Rennes, <rire> Rennes Il a même donné non, non, villes jumelées Thierry Le Nigeria Mauvaise réponse le Nigeria Pas de jumelage Rewan Je suis encore sur l'Ukraine, pardon La Turquie C'est une bonne réponse civile La Serbie <rire> La Serbie malheureusement ah. non Heureusement c'est une bonne réponse Rewan la Slovaquie, l'a déjà dit. Slovaquie, ça a déjà été dit. Bastien, ah, t'es là dans la liste. J'ai dit Slovénie. <rire> as le droit à trois réponses, donc tu réponds bien, tu marques un point. L'Afrique du Sud. L'Afrique oui. du Sud, c'est une mauvaise réponse. Ah bah, ça, ça sera. Ça ça, ça fait donc 29 points pour Iwan, 22 points pour Bastien, 22 points pour Théry, 13 points pour Alix. Alix, tu es donc éliminé. Est-ce oh que tu as un dernier mot Merci, j'ai passé un bon moment. On a bien rigolé. On a bien rigolé. On a les allez. Sport, allez, sport, allez. allez. allez. Bon, on met la compteur à zéro et on passe Oh, <rire> Dieu. Le milieu, c'est trois catégories qui représentent un lieu à un moment et un autre truc et dont le thème commence tout par part en n Cinq questions chacun, un point, pas bonne réponse. Et c'est la nouvelle règle qui rentre en place. Ah. C'est pas l'homme qui prend le thème, c'est le thème Salomon. qui prend l'homme. <rire> Maintenant, une fois que vous choisissez un lieu à un moment ou un autre truc, vous découvrez le nom du thème et vous dites soit je le prends ou alors je vais sur un autre par contre une fois que vous allez sur un autre vous pouvez plus revenir sur le thème de base Rewan <rire> tu es le premier à choisir entre un lieu, un moment et un autre truc alors euh, bah un moment alors un moment c'est en regardant la série Malcolm oh est-ce que tu choisis ce thème ou est-ce que ouais. tu pars sur un autre thème c'est que tu pourras plus revenir sur ce thème qui est deuxième si et qui est troisième Alors vous êtes ex aequo, donc c'est Alex qui choisira qui de vous deux choisi entre de vous, de vous de... entre Terry et Bastien choisi en premier sur le milieu. C'est nul ça. Et celui... C'est nul. Bah, vois, qu on se mate. Oui, bah bon, je... <rire> ouais. Ok allez. Et ensuite je celui qui pas. choisit en premier sur le milieu choisit en deuxième sur la presqu'uf. <rire> Rewan donc. Est-ce que tu prends en regardant malcolm ou est-ce que tu passes Allez je passe. et te reste mmh. du coup un lieu ou un autre truc Un autre truc. en otage <rire> Est-ce que tu prends en otage mais non, il a pas le droit de passer ah si deux fois Ah il prend en... Mais du coup, en fait, il vous donne les thèmes oh, derrière bah, bah, où, vois, euh... quoi, quoi bah, ouais, Ah son... oui, il choisit, il choisit ce qu'il veut lui Mais non, parce qu'en fait, du coup, s'il ne le prend pas, Il ne peut pas nous bien Il est obligé de prendre un lieu ouais, mais... C'est dans la fiction, dans la vraie vie <rire> Un otage <rire> Allez, en otage Il prend otage Ça être rigolo Tu prends qui en otage Comment appelle-t-on la somme d'argent réclamée par un preneur d'otage En échange de la libération de ses otages De rançon Bonne réponse Quel président de la République a participé à la libération d'enfants pris en otage dans leur maternelle de Neuilly-sur-Seine ah. ville dont cet homme politique était alors maire en 1993 Nicolas Sarkozy <rire> Je l'ai me m'entendu avec autant de conviction de volume bah, parce voix. que je sais que Thierry est fan Il <rire> ouais, ouais, ouais, m'associe pas à trop non plus <rire> à la Quand il est passé dans l'étude tuyaux réaction tu sais, comme dans <rire> ah, Bacard C'était mais... Human Bomb, c'est ça oui. Human Bomb C'est vrai que t'as fait un peu jeu vidéo marrant Le petit Human Bomb, je l'ai attrapé Rewan Danke série de films voit-tu un groupe de terroristes prendre en otage des personnes de la tour Nakatomi Plaza mmh. de Los Angeles C'est vraiment très ah... difficile, c'était... Peut-être Die Hard <rire> non, c'était Mourir pour dur. Du Bonne réponse. Pierre Chèche <rire> de, pire de, pire de, pire de pire Cristal. Ah non, j'ai de demandé une série de films. Ah. Quelle chanteuse américaine a interprété la chanson Hostage, qui signifie otage en anglais pour information <rire> sur son EP Don't Smile At Me, sorti en 2017, un an après la publication de son premier single Ocean Eyes. Premier single Tout premier. Alors, son tout premier single, c'était Ocean Eyes. En 2017. En 2015. Et en 2017, elle a sorti la chanson Hostage, sur l'OP Don't Smile At Me. Bon, elle enfin, est 10 gigas. Non. C'est pas elle. Elle qui t'invait, non B, non. Bah, non. Billie Eilish. Oui, ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah, ouais, ouais. Et en Paris-Walken, Roi de France, prénommé Jean, surnommé Le Bon, et ayant régné entre 1350 et 1364, a été pris en otage après la défaite de Poitiers en 1356 à Il faut un chiffre donc après après, après genre, Allez, Jean. Allez, c'est parti. Genre 1, genre 2, genre 3, 4, 5, genre 6. Il veut c'était le Jean Soleil donc c'est pas ça. Genre 16, il aurait capité donc c'était pas lui. Ça <rire> <rire> <rire> <rire> 4. Eh hey, non, c'était genre 2. Genre 2 le bon. Ça fait donc 3 points pour Yvan pour Bravo. Alex, qui de Terry ou Bastien choisit en premier dans le milieu, sachant que celui qui choisit en premier dans le milieu choisira en deuxième dans la presque fin Je voudrais un combat de pouces. C'est très radiophonique ça. Ah voilà. non, alors qu'est-ce qu'on peut faire chez mon radiophonique La pierre feu ciseau vocale. Ah, t'as pas un truc plus rigolo Bah la meilleure insulte, je sais pas, t'as pas un truc oh à faire. Ouais. Des imitations Ah, les imitations, concours imitation, concours d'imitation, c'est bien ça. Ah oui, concours d'imitation. Ah, c'est tout ce que c'est. Oui, c'est pas, pas voulu voulu des des imitation, <rires> La faire Sarkozy déjà. Ils ah, imitent pas. la même personne ou ils imitent celle oui, qu'ils qui veulent je pas... Oh, je suis nul à ça moi. Bah, elle demande à Ryan de têter, il Je dois choisir. Il comprend l'histoire, il est là. Alors, je suis avec lui, j'ai avec Jean du Je dois laisser sur 250000. Je dois choisir l'imitation. Ah Est-ce que tu dirais Charles de Gaulle pas, Je n'écoute pas JTD, JTD. Nicolas Sarkozy Il faut imiter Le Christian M clavier Messire des serrasins Bastoufle On n'a pas droit de faire Astérix, je suppose. As Pourquoi pas euh, Obelix <rire> <rire> Donc, je dis cela, c'est dur à mais trancher. C'est trop c'est pas moi à dire. De non mais là il y a un moment, moi ah, j'ai besoin de des gens qui prennent des décisions donc ça va être très simple. C'est le premier qui, dit sa personne qui à sa gauche qui commence. Rewan. Il... Il... Il... Il... Voilà, c'est Terry qui commence. Tu es il... attentif Ouais, <rire> ben j'étais attentif mais je me souviens plus de ton prénom. <rire> donc moi je vais te dire un moment. À un moment, c'est en regardant la série Malcolm, est-ce que tu veux le prendre <rire> oui. ou pas Oui, je veux ça s'il vous plaît. Quelle chaîne de télévision était la première à diffuser gratuitement la série Malcolm entre 2001 et 2007 en France Oui. M6. Bon Ça fait chier pour rien parce que moi j'aurais pris l'autre de toute façon donc. Ah bon. <rire> Une demi <-heure> de perdu. <rire> Combien de frères a Malcolm au début de la série, oh. Terry Francis. Riz. Dewey. Dewey. Dewey. D-E. Dewey. <rire> C'est logique. <rire> euh, 3. Bonne réponse. Et pourquoi au début de la série Pas tu prends le final Spoiler oui. Terry. Terry. Où l'aîné Francis a-t-il été envoyé par ses parents au début de la série afin de le punir pour toutes les bêtises qu'il a fait Je sais pas si c'est le bon nom, mais c'est genre l'école militaire Bonne réponse. Terry, quel est le nom original en anglais de la série Malcolm Malcolm in the middle. Bonne réponse. Et enfin Terry, quel acteur qui joue le rôle de Malcolm a oublié une grande partie de l'époque du tournage de la série à cause des deux accidents inschémiques transitoires, sorte de mini AVC, subis en 2012 et 2013 Quel acteur qui joue le rôle de Malcolm a oublié une grande partie de, ah, euh, dit que de, ouais, euh, de la série Putain, il a joué dans Les Enfants Espions, là, aussi. <rire> oh, oui, il a fait les... que ça, d'ailleurs, après... Euh... Si je peux te donner un indice, oui. il s'appelle comme... Euh, non, mon ancien prof de boxe. <rire> Mike... Euh... <rire> <rire> non, il est juste dans le famille. Gérard Depordieu. Et non, c'était Francky Muniz. Francky Muniz <rire> Je suis pas embauché dans votre livre Et, Et d'ailleurs voilà. il a pas attrapé le Covid Parce que Franck est, est... muni est... <rire> Ça fait donc 4 points pour Théry ouais. ouais, oui. Et lui il a fait points. 3 points mmh. Bastien tu prends un lieu En Sardaigne Ah j'y suis allé euh, l'éternier oh, oh là, tu as de la chance Ouais mais attends, j'ai pas dit que je me souviens de tout Dans hein. quelle mère se trouve l'île de la Sardegne Ah ouais mais, pff, ah, ouais. mais ce pas une île la Sardegne Ah si, euh, il y en a plusieurs Je crois que tu n'es pas allé en Sardegne Je crois que tu es allé dans les Ardennes C'est ça, je confonds à chaque fois je me disait les grands arbres et tout oh, Euh bah il y a la Méditerranée mais oui, il voilà. y la Méditerranée d'accord tu sais des fois il y a un, une île il... il y ouais, mer d'à côté vrai. et une voilà. autre mer de l'autre oui il bon la Méditerranée quand même le... ouais mais bon mais voilà ce ouais, qui peut ouais. avoir un point pour la valge c'est c'est incroyable comment appelle-t-on les habitants de la Sardaigne bastien les sardes mais sardine qu'est-ce qu'elle c'est pour le de pas <rire> cette île du coup <rire> Quelle ville anciennement connue en français sous le nom de Caglié est le chef-lieu de la Sardaigne Cagliari. Bonne réponse. Okay. <rire> quel symbole présent sur le drapeau corse trouve-t-on également sur le drapeau de la Sardaigne C'est le visage... Euh, ah oui, des... c'est un nom, ça. Euh, Je sais pas comment il s'appelle. Non Ni encore Corse, ni en... Tête ah, de mort. Tête de mort. Ah, ah, maur, maur, okay. ah oui, mais... Maur, okay. ah, oui. Et enfin, Bastien, quel type d'art urbain est une spécialité de la Sardaigne avec plusieurs milliers d'oeuvres à travers l'île Tout particulièrement dans la ville d'Orgosolo ah je n'y suis pas allé. Oui, j'ai pas vu en... qu que de Larubin #Sacca Gargosolo. Qu'est-ce que une spécialité de Sardaigne. L'art Larubin, j'en sais rien moi, le, le je sais pas, ils ont ils coiffent des arbres d'une manière un peu pas <rire> <Wow. rire> ouais, c'est sûrement ça. Les avait ou pas euh, Le tag, j'imagine. Alors c'est j'aurais pas accepté une le tag. C'était la question, c'était vraiment des peintures murales fresques murales à la fin du milieu, ça fait donc 4 points pour Terry, 3 points pour riwan 3 points pour Bastien. Et il est temps de passer à la presque fin. La presque fin, c'est trois catégories homophones. C'est une question chacun, un point par bonne réponse. Les thèmes, c'est carré, carré et carré. Rewan, carré 1, carré 2 carré 3 Carré 3. Carré 3. Comment appelle-t-on une courte coupe de cheveux, coiffure où les cheveux sont coupés droit autour de la tête et au niveau de la mâchoire Un carré plongeant. Non, c'est une coupe au carré, carré, Mais non, je ne peux pas l'accepter, Rewan. Oh, la, la, la, la, la. Rewan, quelle marque de luxe a popularisé le carré foulard en soie de forme carré, à tel point que cette marque a donné son nom à ce type de foulard Dior. Hermès. Oh, Hermès. Hermès. Rewan, sur quelle radio du service public était diffusé chaque après-midi en semaine entre 2006 et 2019 l'émission de vulgarisation scientifique La Tête au Carré, présentée par Mathieu Vidard France Info Je pense que c'est France Culture ouais. Non c'est France ah Inter r Quelle émission de télé-réalité Lancée sur TF1 En mars 2011 Et présentée par Elsa Fire N'a duré que 13 jours Au lieu de 10 semaines Du fait de mauvaises audiences Il y un lien avec Carrie <rire> Ça cogite là-dedans Carrie d'As Carrie VIP Carrie VIP carré... Oh, oh. Là, carré VIP Alors dans les VIP Il y avait Parce qu'il y avait les VIP Et les Wanna VIP ah. Ashida Turner Oh la vache Alexandra, finaliste de Secret Story 2. Benoît, qui a gagné mmh. Secret Story 4. Cindy Lopez, qui a gagné qui a finalisé de Secret Story 3. Il n'y a que des gens de Secret Story... C'est les anges, quoi. Oh, il y avait Giuseppe, de qui veut oh, être joué mon fils. Ou encore Thomas, le mec qui s'est fait poignarder par sa meuf et qui est toujours avec. De Secret <rire> Story 4, notamment. On se demande oh, pourquoi oui. ça a pas marché. Mmh. Et enfin, Iwan, en outillage, qu'est-ce qu'un carré Robertson Ah oui. Ça change zéro, là. C'est un... Tracteur. Tracteur. C'est une vis euh, à tête carrée et plate Où il y a les, il faut avoir un tournevis carré pour la visser <rire> euh, Du allez coup Sébastien qui choisit en premier euh, Ouais bah que... je dis carré 2 de Comment euh, calcule-t-on l'air d'un carré Carré 2, quel acteur canadien Ayant <rire> notamment joué le rôle de principal de The Mask en 94 ah, Est issu d'une famille d'origine française <rire> Ayant vécu près de Saint-Valo <rire> Jean Square Jim Carrey, et c'est son anniversaire, euh, c'était son anniversaire il y a 15 jours, ah, pas 15, oh, il y a 17 jours. incroyable, coup. parce que la deuxième question, c'est quel anniversaire marquant la fin d'une décennie de Jim Carrey il fêté le 17 janvier de cette année oh. Ben les 60 ans. Bonne réponse, ça fait 2 points Dans quelle ville canadienne la plus peuplée du pays, Jim Carrey il fait ses débuts en faisant du stand-up La plus peuplée du pays Oh oui. Ah, Toronto Bonne réponse Bastien quel nombre est mis à l'honneur dans un thriller Sorti en 2007 dont Jim Carrey tient le rôle D'un homme qui devient obsédé par ce nombre Et qui le voit partout euh, euh, C'est pas le nombre 8 Non c'est quoi 23 23, 23. Ah, oui. Et enfin pour quel rôle joué dans le biopic Man of the Moon sorti en 1999 Jim Carrey a obtenu le Golden Globe Du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie pour que, Le nom du personnage oui. Bah je sais plus c'est le comédien Mais je me rappelle plus de son nom on dit Kaufman. On dit oui, oui, Ça fait longtemps trop pas pour Bastien. Très bon film. il est assez fou. Tout De Miller Kaufman qui oui. a aussi fait Amadeus. Très ouais. oh, très bon film. Ça va donc 6 points pour Bastien. Bastien, tu es en finale. Bravo Bastien. Ah, yes Peut-être doublé en 20 jours ouais, Terry, il te vraiment. faut 0 points pour aller en finale. Est-ce que tu es prêt <rire> J'espère, j'espère. <rire> carré. Oh, non, le revoir. En géométrie, quelle est la particularité des côtés d'un carré en géométrie, quelle est la particularité non, des côtés d'un carré C'est simple, mais je veux pas dire de conneries. Euh, ils fond. ont ils, ils ont tous la même longueur. C'est une bonne réponse. Combien mesurent les quatre angles composant que... un carré euh, Chacun, hein Oui. <rire> ah, non, mais comme dans un triangle, bref. Euh, 90. 90 carottes quatre... <rire> <rire> 90 degrés. Eh oui, man, il fait chaud ici. Euh, Thierry, comment calcule-t-on l'air d'un carré <rire> ah Mais non, tu es sérieux hein bah, En fait, non, en fait, pour vous expliquer, <rire> il s'agit de multiplier la longueur par la largeur. Mais ça veut... dans un carré, on dit pas ça normalement, on dit genre euh, côté au carré quoi. Ah, meilleur d'un côté <rire> au carré. Waouh. Thierry, quel document religieux recommandé de bâtir des villes de forme carrée Est-ce que j'ai déjà le plus de points Ah oui, non mais là, t'es... Ouais, la... Alors, est-ce que t as... T as plus de points que Bastien Donc t'as t'enroulé, voilà. voilà. Je veux dire la charrière. Et non, c'était le journal de Mickey. <rire> je savais. L'Ancien Testament. Et enfin, quel problème mathématique consistant à construire un carré de mémère qu'un disque donné à l'aide d'une règle et d'un compas a été étudié durant trois millénaires par les mathématiciens avant d'être déclaré insoluble en 1882 Comme ça, on en parle plus. On n'en parle plus, plus <rire> pas de problème du millénaire au coin. Voilà. La quadrature du cercle. Putain oui Quoi Alors voilà. Déjà moi j'ai rien compris à la question non, non Moi non plus mais il connaît la réponse ouais, C'est incroyable Ça fait donc 4 points pour Thierry, 8 points en tout Thierry tu as un final contre Bastien oui 8 pour Thierry, 6 pour Bastien, 3 pour Rewind Re Est-ce que tu as un dernier mot Je m'en fous parce que je suis Je suis invaincu en boxe anglaise <rire> Une victoire, un nul <rire> Personne m'a mis knockdown <coughs> <coughs> <coughs> <Knock down. coughs> Knock down. On remet les coteurs à zéro Et on passe à la fin La fin c'est les sont qui vont de 0 à 9 Et qui ont un rapport avec le chiffre qui la concerne Une bonne réponse 1 point Le premier à 3 points à gagner Je vous rappelle ce magnifique t-shirt jupilaire Que j'ai oh, jeté okay, sur mon canapé yes Oh yes <rire> Une question dans le numéro a été choisi par la première éliminée. alix peut valoir double. On en reparlera si vont tomber dessus. Et enfin, si la finesse joue chaque à son tour, sachez que vous avez le droit de récupérer une question une fois de votre adversaire s'il répond mal. Terry, comme tu as marqué le plus de points que Bastien, 30 à 28 dans cette des émissions Tu choisis si ça joue à la rapidité ou chacun son tour À la lenteur s'il vous plaît Rapidité alors ah, Non non chacun son tour Chacun son tour alors allez hop suisse On part sur du chacun son tour Et c'est Terry qui choisit en premier entre 0 et 9 Le 2 Quel film dans lequel on trouve Coluche en acteur principal A permis à Richard conina de remporter deux César en 1984 Celui du meilleur acteur dans un second rôle Et celui du meilleur espoir masculin Enconina, meilleur espoir masculin mmh. C'est vieux, 84. Ciao, Pantin. Bonne réponse. Bastien, chiffre entre 0 et 9 0. Très bien. Que peut-on faire à bord de l'Airbus A310 0G pour la somme modique de 6000 euros Visiter le cockpit. C'est une mauvaise réponse. Est-ce que tu vas récupérer la question, terry Oui. Donc as pas besoin d'en récupérer une autre après. Hein. Ouais, ouais. Vas-y. Euh... C'est pas le terme exact, c'est pas ça mais euh, on se met en absence de pesanteur, de gravité. Une bonne réponse, on peut tester la pesanteur. 2-0 pour Terry. Terry, tu peux vrai. gagner. À <rire> ah, déjà Ah bah là il y a 2-0 France Brésil. Terry affiche 309. À 8, pas 8. 8. Quel élément chimique que faisant partie de la molécule présente d'une la... molécule présente dans l'atmosphère a le chiffre 8 pour numéro atomique Azote. C'est une mauvaise réponse, Bastien, est-ce que tu veux récupérer Non. non, non. C'était Le gaz. Le gaz. L'oxygène. <rire> ah, C'était l'oxygène, ah, non. C'était l'oxygène. Bastien, chiffre entre 0 et 9. 1. Quel opticien, devenu ensuite homme d'affaires en ayant monté sa chaîne de magasins, est né le 1er janvier 1948 à Mascara, en Algérie. À la fello. Bonne réponse. On peut applaudir ah, mais... 2-1, terry toujours pour gagner 6 le 6 Quels sont les 6 pays fondateurs De la communauté économique européenne En 1957 Qui est devenu depuis l'Union Européenne Faut donner 6 réponses pour un point Les 6 pays fondateurs, c'est pas n'importe quel point C'est celui qui permettra Tâche de gagner J'ai même pas écouté la question La communauté du charbon là C'est ça que tu veux, <rire> ça que tu veux okay. Économique européenne en 1957 Qui ont signé le traité de Rome France, Italie, Allemagne Espagne Portugal bah quoi d'autre le <rire> <L 'icaragua. rire> et les Pays-Bas bien sûr c'est une mauvaise réponse Bastien est-ce que tu veux récupérer la question là j'ai quoi à perdre ah, je pourrais plus le faire après voilà c'est tout bon bah je vais récupérer la question alors et récupère la question c'est parti France Italie Allemagne Belgique Luxembourg Pays-Bas 2-2 oh De Aïe aïe aïe aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Là, du coup, Bastien peut gagner. Aïe, aïe, aïe, aïe. Un chiffre entre 0 9. 9, allez. Quel <rire> numéro de téléphone a été composé environ 650 000 fois par jour aux états unis en 2020 650 000 fois par jour Oh. <rire> bah, ah, faut donner le numéro précis. <rire> <rire> C'est <des> <rire> euh, <rire> 911. Ah, les Bah, oui. Et ça fait 2,8 ans dessus pour Bastien Eh oui. Et elle au pas de tu tu gagnais 2-0, 2-0 3-2, ça fait mal. Eh, qu'est-ce qui s'est passé 5, un hein. petit un petit mot pour ta défaite qui fait euh, mal Je suis dégoûté. victoire. <rire> Mais j'ai mm. pas fait 4e, euh... c'est juste content parce que j'ai fait deux fois de suite 4e sinon. C'est bien, je préfère finir 2e. Oui. Et eh ben du coup, Bastet a gagné ce magnifique t-shirt, tu le mettras jamais en plus. Bravo. Merci. Bravo, bah, bravo. Écoute, euh, voilà. Pour rappel, ceux qui veulent avoir dessous de ce sweat vert, la dismission, il suffit d'envoyer phi. Un petit message privé sur Facebook, Twitter ou Instagram avec votre adresse postale ah et on quoi. vous enverra un quatre euh, euh, sous de, sous de, sous de, de, de verre chacun. Bastien, un de petit de mot vie. du coup et ben, je suis très fier. Voilà. Mm -hmm. J'avais pas du tout envie de venir et finalement, ben, tu vois, <rire> j'ai bien fait. Euh, pour rappel, même sur tipi si vous voulez financer notamment les divers dessous de, -de verre et autres accessoires qu'on achète, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud, Chimult, Spotify, Instagram, Twitter, YouTube et plein d'autres plateformes comme les plateformes de calling, de plateforme de de, de, de oui, par exemple, mm -hmm. téléphonique Tu si ça veut dire pétrolière là Non, non, pas trop. Hmm mmh, mmh, mmh, mmh. Pétrolière Merci Thierry. On se retrouve dans du jours pour une nouvelle des émissions en attendant regarder la pêche. Il avait ah, pas le noyau.